Pousse toi, pousse toi, pousse toi au blé qui débarque Pecho, pecho, pecho, bientôt l'album dans les bacs N'écoute pas ces rappeurs, ils sont madr savaient, des mythos Ils vont allumer personne, ils ont des pistolets à eau Pousse toi, pousse toi, pousse toi au blé qui débarque Pecho, pecho, pecho, bientôt l'album dans les bacs N'écoute pas ces rappeurs, ils sont madr savaient, des mythos Ils vont allumer personne, ils ont des pistolets à eau Fais ça pour délirer et je m'en bats les reins. Ici tu trouveras que des barbares comme Attila le 1. J'aime les gammes mais je j'suis bien dans le Clio 2. T'as kiffé le freestyle 1, bientôt je balance le 2. Tou -tou -tou Toujours déterminé comme Achille de 3. On fait des sous chaque jour pour pouvoir péter le RS3. Dans le rage, m'amuse comme si jouer à la Play 4. Partout t'es debout à Grini, tu finis à 4 pattes. Valentueux, prometteur comme Yvonne, mon 5. Ouais. Quand tu me dis que j'dette ça, t'inquiète, de reçois 5 sur 5. Ouais, Chacal, t'as ouais. pas le permis, belé, stop, y'a la police. T'inquiète, j'suis ouais. un pilote, j'vais les oh, l'art oh, facile oh, sur la A6. Ouais. Des, flow, des métaphores, j'en ai la recette. Ouais. Je vends 24h sur 24, j'rigole 7 jours sur 7. <rire> Sans moi, une entrecôte, la cuisson bien cuit. J'fais des snaps du turfu en dirigé j'ai déjà l'iPhone 8. Yeah. Les cœur j'ai toujours des baskets neufs. Il fait nommer nos méno dans le rap, tu peux m'appeler R9. Sur la compo du rap, je suis le meneur, j'ai le numéro 10. Au cas où t'aurais pas capté, je viens de compter jusqu'à 10. Gère la, gère la, gère la, si t'as de Les billets de couleur, on les connaît, elles aiment trop ça. L'argent n'a pas d'odeur, normal, j'en fais les doigts dans le nez. Mais ton nez dans mes affaires, tu vas me sentir quand je vais te goumer Avant la, l'avant l'avant la mais ne la sniff pas Moi je fais rien de tout ça je te parle juste de ce que je vois Des yankees des yankees en file indienne Dans le quartier tous amoureux de sultan sans provenance de la peuple reine Pousse toi pousse toi pousse toi au blé qui débarque Pécho pécho pécho bien dans l'album dans les bacs N'écoute pas ces rappeurs ils sont bateaux c'est des mythos Ils vont allumer personne ils ont des pistolets à eau Pousse toi pousse toi au blé qui débat Oh choper choper choper bien l'album dans les bacs Ne pour passer rappeurs ils sont dans trois CD mito Ils va allumer personne ils ont des pistolets à Oh oh Ziak Oh Ziak